بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا في باب من الشرك أن يستعيث بغير الله ويدعوه غيره توجه في درس السابق أخذنا ثلاثة أدلة ثلاثة أدلة كان الأول وما نظل ممن يدعو من دون الله dit donc quelque chose injuste que celui qui invoque autre que Allah qui invoque ce qui ne peut lui répondre Namana man adhallu ajhal ajhal Namana yad'u hmm du'a ibada wa du'a masaada خشر الناس خشر الناس كانوا لهم اعداء كانوا لهم اعداء نعم اعداء والجمع اعدو اعداء جمع اعداء ثم ادريل الثاني من درس كان عن من يجيب المضطر اذا دعاه ويشفي الصواع ويعجلوكم خلفاء الارض اي لهن مع الله قليلا ما تذكرون المضطر من هو المضطر ما فهمت الايه لا ما فهمت التعريف المكروب الذي مساه الضر المكروب الذي في الكرب و اعصبه ضر لافجئ كرب لافliction ضر دوزانس اكروب هو celui qui a été touché par la affliction affigé al-mas'oul يكشف سوء يكشف اسوء ரூ ஷஃபு யசூ அக்கூல அசாரி والثالث الحديث الذي لم يذهب من المنافق التعريف المنافق الذي يظهر خلاف ما في خلاف ما في بعض <تصفيق> الذي يعني laisse paraître le le contraire de ce qu'il pense. On a que deux sortes. முனாிகிஃப் ச النفاق نوعان ما هما اعتقادي وعملي. اعتقادي وعملي celui qui le le kufr il deuxième عملي نفاق عملي ஸ்லிஃபர் ஈமான் ça ne fait pas tout un kafir mais une personne très mauvaise et j'ai fait un hadith l'ayette المناfique il dit 4 qui ont été un ménage et si il y a une chance de la fin de la fin il y a une chance de la fin jusqu'à il y a celui qui a 4 c'est un pur ménage la sera méli. Et s'il y a mineur aucune seule, alors il aura une un siffate des munafiquin, jusqu'à ce qu'il la délaisse. Il fait ce qu'il parle le mot. Il fait tömina khana. Parce qu'on trouve les choses il trahit. Il a wa'ada akhrafa. Parce qu'il promet il enfra. Ou il xa sama fajara. Et lorsqu'il se dispute, il devient outrencier. Exagère. Wa azam mimma lahafna min ba'd an-nas, certains personnes tu les vois monsieur Laden prétendre vouloir faire des rudoud, bisme Eddine, ou des masael, et ils se mettent insulté vulgairement et grossièrement leurs opposants et rentrer dans des sujets qui n'ont rien à voir avec la la, la base du du du trilas. Wa azam inna 'alamata an-nafiq. Wa ayzarfka tout bonna va khidath soud chose. Le masala, ne pas d'accord. Sans regarder qui a raison, qui a tort. On n'est pas d'accord. Et après, du fait que je ne sois pas d'accord avec toi, tout ce que je trouve comme occasion de te descend, je vais te descendre avec. Même si ça n'a rien à voir. Qui t'exagérit Dès que tu as un khinef avec quelqu'un, tu vas dire « Ah, regardez-le, regardez-le, regardez-le. » Ça n'a rien à voir. Ça se trouve même que ton khinef, tu as raison avec l'autre. Mais comme, il dépasse ses limites. il va trop loin. Il se va insulter, il se met à menacer et à soumettre les parents. D'accord Et on voit de jeunes se comportent comme ça, au nom de la da'wa. Non. L'insulte de de de que même à la base ce sont des choses en Islam c'est interdit de le faire. Alors, c'est même pas le mot lui-même, c'est l'acte auquel il t'appelle de faire en tant qu'insultant, cet acte à la base qui est haram dans le din. C'est-à-dire que c'est vraiment une chose qui est démesurée. Et ça, ils ont des gens qui ont encore en eux l'esprit de la cité, l'esprit de la rue. Ils ne sont pas débarrassés de ça, la jahiliya du, du, du, du passé. En ce moment-là, c'était ta mère, et ta mère c'est une machin-machin, ton père c'est un casa-casa, et toi t'es un sale casa-casa, et ainsi, une série d'insultes. Et après, ce sont des gens qui te disent, on fait Dis le rappel. Dis-le, c'est le rappel que tu es en train de faire là T'es en train de nous rappeler la jahiliya. Là. Tu ne nous rappelles pas Allah Azawajal. Tu ne nous rappelles pas l'akhira. Tu nous rappelles les choses que vous oubliez justement à la base. Les choses que peut-être peut certains d'entre nous ils ont du mal à lâcher encore, c'est encore en eux. Ils font des efforts, peut-être, je ne sais pas, très durs pour s'en débarrasser. Toi tu viens, tu te dis prédicateur, tu l'embranches en plein visage. C'est-à-dire que ça, c'est le genre de choses, c'est comme le comportement des rappeurs qui sont des clashes. Tu vois. Foulaine contre foulaine. Rien que ça s'insulte. Maintenant, dans la darwa, tu vois des gens qui se comportent comme ça. Ce n'est plus des lourdes de l'ilmiya. Ce sont des clashs. Celui qui aura l'insulte la plus violente. Celui qui va humilier l'autre. Ce n'est pas celui qui aura raison dans la masse Allah qui va montrer l'adilla. Les... C'est celui qui va humilier l'autre. Tu vois Et ça, ça fait penser à quoi Au hadith de... Je crois que c'est Abiy Bakr. Souris le nabi sallallahu alayhi wa sallam quale « Ils aient le taqa al-musliman bu saifihima falqatil » qu'il a a le Il comprend. tué un muslim, mais qu'est-ce fait மக்தூலிஃபோலோ S'il n'avait pas été tué, c'est lui qui aurait tué l'autre. Et là, c'est un combat qui n'est pas charrié quand il parle de Nabi s.a.w. Les deux moussifs ont s'entre-tué, pourquoi Pour un combat qui n'est pas charrié. Donc, ne pas croire que quelqu'un, forcément, il, il a, tu le vois qu'il expose un sujet, que tu penses qu'il y a un sujet élimi, et son cause, ce n'est pas ça, la mas'ala. Son cause, c'est de t'humilier. Par tous les moyens possibles. Demain, tu auras khiraf avec quelqu'un d'autre, comme on l'a dit au début, même tu auras raison, il va entendre qu'il laisse entre toi et l'autre, tu as un enfin, tarlish, des choses que lui-même, il blâmerait de l'autre, et bien il va se mettre contre toi. Pourquoi Ce n'est pas pour l'alib, ce n'est pas pour Allah, ah, c'est pour sa personne à lui. Et ça, c'est dangereux, ça. Très dangereux. Car quand encore quelqu'un dirait ça, il dirait, c'est une affaire personnelle, vous pourriez comprendre, mais il te dit, non, c'est djinn. Il dit, ce n'est pas du djinn, ça. Ça, c'est de la djahiliyya. Comment les pauvres de la cité quand ils ont brûlé le Katnatel Ah ça finissait à 1 contre 10, vraiment toute à bande. Il faut que tu es par terre, tu te lèves pas, il te taches au par terre et après quand tu ne t'es insulté et après il monte tout le monde, regarde ce qu'on lui a fait, on lui a fait si, on lui a fait cela, tu vois. C'est ihanah. Le meurtre de la personne. Ah ça allait ça me dinguer là. Même dans le jihad, le prophète صلى الله عليه وسلم, quand tu prends un ennemi et que tu le mutilles quoi pour montrer aux autres, regarde, ce on va faire de vous. Tu as pas le droit de faire ça en dieu. A la base, tu as un khilaf dîni par Allah, par Rasul. Tu viens avec Allah, il l'a dit, le messager, il l'a dit, les sahabas, tu as des fatas de ulema, donne-les. La personne n'accepte pas, ah, c'est sûr. Tu fais arad, peut-être deux s'il y a besoin. Tu vois que lui, il ne comprend pas, tu le dis au moins, c'est suivant, je vais le comprendre, ça ne se passe à voir. Mais là, ça finit comment, maintenant Il y a certains, ça finit à inciter ta mère. Tu vois ce que je veux dire Et après, ça te dit, on va faire des rappels. On parle de tawhid. On parle de la Sama Moussifat. T'imagines un peu comment Fama fait leur remarque. Demain, il vient, t'insultes, espèce de machin, après il dit, le soir, d'ailleurs, dans le tawhid, à telle heure, soyez, euh, soyez euh, ponctuel. D'ailleurs, sur le bon comportement. D'ailleurs, sur la, la sunnah. D'ailleurs, sur la voie des salafs. Et ce matin, tu te comportes comme euh, comme, euh, comme une racaille. Qu'est-ce qu'il y a de prendre en train qui, qui, qui va te prouver crédible Belle Ardaël, Darwa, ils vont te prendre toi pour dire, voilà, c'est ça les... Mais puis un prédicateur. Regardez c'est ça. Tu vois. Regarde, tu donnes un bâton, attends une petite sera pas avec. Même pas celui avec toi avec ton, avec ton ton tige. D'autres de plus loin qui viennent te viser pas toi en toi mais vise toute la darwa que tu as fili. Ils vont te prendre toi pour dire lui bah c'est eux. Tu vois. Celui-là là, là bah, voilà c'est eux. Et après ils vont chawah l'image des salafis par un deux trois individus comme ça qui ont aucun comportement, qui n'ont aucune éducation. qui n'ont pas de wora qui n'ont pas de pudeur d'accord et qui sont fort très faibles ma reste dit faibles par Allah طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الدليل السابع من عدد البان اي يشركون ما يخرك شيئا وهم يخركون O relayest-t-il nous un secours et 1700 secours Est-ce qu'ils associent ce qui ne crée rien du tout et que eux-mêmes sont créés et qu'ils ne peuvent leur apporter au sein, aucun secours ni à ceux qui les appellent ni à eux-mêmes Tu te souviens au verset d'hier, "Qui a failli Mais de nous, Allah, et qui est plus ignorant Qui est plus ignorant que cela Tu as tu associe à Allah une chose qui n'a rien créé et qui a elle-même été créée. Et qui ne peut rien pour toi et qui ne peut rien pour elle. Ada Adna Mustawa. C'est le niveau le plus bas qu'il puisse être chez un être humain. Même s'il si te fait des inventions incroyables comme on l'a parlé auparavant. Tu fais des fusées, il envoie un rover en persévérant sur Mars où il va sur la Lune comme il le prétend en disant. Mais il pense comme ça. Ada, tu... l'être le plus stupide qu'il y a sur Terre. Même un animal. Un animal, ça il n'a pas sang. Il ne peut pas s'en ranger. الحال واد الذي سلا وعقل وارفع من هذا كيسكي سوريا دجمال سي كيسون سنيور يكون في الشرح كلمات ايشركون الهمزه الاستفهام والاستفهام التوبيخ دونك لا الهمزه دو ايشركون سي الكيستيون انفات انغيز دو ريبريمونت ما كيسون زعما تون ريبونس كما سي جو دي سي كو توفا الي Jusque là-bas, alors que tu n'as ni chaussures, il fait nuit, tu fais froid, tu n'as moins de locomotion, et casa, et casa, et casa. En fait, c'est pour te réprimander, pour dire, tu vas faire n'importe quoi. Tu n'attends pas que tu me dises, tu trouves une solution. Tu attends que tu me dises, ouais, c'est vrai en plus, moi, je n'y vais pas en fait. C'est ça qu'on attend de toi, en fait, comme réponse. « Yushirikou ne yaboudou nama'Allah, ma'ala yakhruku shé'an. » restaurer et jeter quelque chose ce qu'il adore il adore ce qui ne peut rien créer c'est-à-dire qu'il ne peut rien donner de présence et quelle présence une présence venue à partir du néant qui avait rien du tout il avait quelque chose et pas un assemblage ou un montage comme l'homme il peut faire alors balle la création l'absolu ça veut dire du néant à une présence ça veut dire que Allah qui peut le faire wa hum yukhraqun kreme samukhay wa haula al maabudun anfusuhum makhlouqun wa muhdathun C'est-à-dire qu'ils étaient absents, ils sont venus, et ils finiront par disparaître. Les yastati'un ala'hum nasuran, les yastati'a ou lal marboudoun nasur abidihim. Ils attendent à la boum inhum dharika. Qui pourront même pas, ces créatures adorées, ne pourront apporter aucun secours à leurs dévots. C'est leur demande. Ou lal nfussahoum yansouloun. Les yastati'un ala'hum ala'hum ala'hum ala'hum ala'hum ala'hum ala'hum ala'hum ala'hum ala'hum ala'hum ala'hum ala'hum ala'hum ala'hum ala'hum ala'hum ala'hum ala' ils ont dit عليه وذلك غايۃ العجز que eux-mêmes ils ne peuvent se protéger il fut rapporté d'histoire d'un sahabi dans la jahiliya qui adorait un idole versait aux idoles des saisons et ils apportaient des euh des offrandes d'accord et Il avait dit à ce sahabi d'apporter du sable, comme du beurre appel. Il est reçu par deux la la idoles. D'accord. Il a posé le sable, il avait faim. Mais la peur de manger de du sable. C'est ça c'est pour les idoles, c'est mes gens mange. Je peux être atteint de de, de telle de telle chose. C'était une, une idole façonnée comme ça. Donc, il a posé le zubdah, et il voyant ça, ça avait peur de இப்போ Pour cette créature qui n'a pas pu se protéger d'une d'un chien. Et le zouda, elle mange même... C'est une pierre, ça ne mange pas une pierre. Le chien est arrivé, pour te dire que le, le chien, le, le, il a un... Il est arrivé, il a mangé le zouda, il a eu faim. Et il a fait ce qu'il y a sur le, les zones, il est parti. Et tu verras, certains, parmi ceux qui ont des idoles, il a un Bouddha... Après lui, il s'enlève son geste, il fait tomber le Bouddha. « Oh, mon Bouddha, il est tombé par terre !» Il le remet. Oui, justement, il est tombé par terre. C'est euh... toi qui l'as pris et qui l'as remis en place, qui le protège. À la base, parmi vous deux, qui est le plus fort. C'est toi ou c'est lui C'est toi. Mais pourtant, c'est toi qui l'adore, lui, qui te ramassent devant lui. Il est tombé, qui l'a ramassé C'est toi qui l'a ramassé. Pourquoi tu l'invoques Pourquoi tu l'invoques C'est absurde. Eh bien, les bouchées qu'on ne vaut mal à يقول في الشحر الإجمالي ينكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة على مشرك العرب وغيرهم عبادة هؤلاء المخلوقين الذين لا يستطيعون إيجاد شيء وهم مخلقون ومخدثون من العدم ولا يستطيعون نصر معبودهم إذا طلبوا منهم ذلك بل ولا يستطيعون نصر أنفسهم إذا تضيئ عليهم وذلك غير العجل والهوان وكلا الله دون الفيحسين أفهم أبلا من سي مشركين ذعب وأبلا من leur adoration qu'il vouait à des créatures qui ne pouvaient rien créer et qui pouvaient ni se défendre elles-mêmes ni les défendre. Au dieu c'est vraiment la pure capacité de la part de c'est adorer donc pourquoi tu l'adores C'est absurde. يكون الفوائد بيان جهل المشركين صموت لي ليورانس دي موشركين اثبات عجز المعبودين عيد الله وعدم الصلاحيتهم ça bon de euh, en dehors d'Allah et qui ne et ne pas pas pas d'être vraiment on on se sur sur sur quoi sur la raison même sur les versets, dit dit tout à l'heure tu tu tu tu tu viens, viens, un, il il a un idole, je sais je sais sais que pousses l'idole, par terre il a, une, une crise tu vois, il dit pourquoi, pourquoi énervé T'as fait tomber euh, casa et casa, je suis, alors Tu sais pas, qu'est-ce tu... Qu qu'il va le faire Il dit, c'est pas protégé, il va me faire quoi à moi Il est tombé par terre, il s'est cassé en deux. Il va me faire quoi à moi Tu vois Qu'est-ce qu'il a fait à l'Ibrahim, avec son peuple Lorsqu'il est arrivé, il a cassé toutes les idoles, à part la plus grande. Qu'est-ce qu'il a fait à l'Azab al-Yatina Qui a fait cela A nos idoles. C'est une certaine injuste. Quand nous sommes à l'Ibrahim, فتوبي على عيون الناس لعلهم لعلهم تصبيل فيرسي لعلهم اساله وتوبي على الناس لعلهم ايش حدود وجوب الدراسه اپيلو devant les gens peut-être qu'il en connaîtra قالوا انت فعلت هذا باليتيم ابراهيم قال بل فعلوك بيرم هذا فاساله وكان ينتقد الذي ليس تروك كيف فعل صلاح ابراهيم على ديفتي Il a dit c'est le grand là qu'il a fait demandez-lui s'il peut parler. Fa qalu innakum tumzalimun. Ça veut dire ils ont dit c'est injuste. Pourquoi On va interroger, il parle pas. Et elle a fait elle dit afatabuduna? On fait tabouduna min duni Allah? Balanna fakum shay'an wara yadrukum. Aw fi annakum lima ta'buduna min duni Allah fala taqilun. Est-ce que vous adorez en dehors d'Allah ce qui peut vous apporter de vous nuire Ouais, vous n'avez pas de raison. Et là ce il arrive de la face s'appelle tawriya. Ce n'est pas un mensonge. Ce qu'il n'a pas dit, dans le sens, ce n'est pas affirmé que c'était comme une sorte de... C'est lui qui l'a fait, dans le sens, peut-être. Demandez-lui. Voilà ce qu'il va vous dire. Et à ce moment-là, ils, ils ont vu, il n'y a pas parlé. S'il ne parle pas, pourquoi vous l'adorez S'il ne peut pas vous répondre à cette question-là, simple, pourquoi vous l'adorez Et malgré cela, ils sont revenus à eux, et après la rage les a pris, ils sont revenus. Sur leur truc, quand l'eau... en surrouh ahliyatukum in kuntum fa'ilin savvez vos divinités ah ouais c'est sauvez vos divinités alors divinités c'est vous que je vais sauver harikuhu warssulou ahliyatukum comme ça n'importe quoi harikuhu warssulou ahliyatukum brûlez-le et sauvez vos divinités et donc Allah il a dit ya naru kouni baradan wa salaman ala ibrahim il a dit au feu sois fraîcheur et froid et paix pour Ibrahim donc ça c'est une leçon عظيم إبراهيم ما كانش يهرب du feu lorsque il était pas enfin, peur dans son corps ça a pas freiné de faire ce qu'il a fait parce que il était jeté au feu il a dit hasbi Allah wa ni mal wakiil kelamousifih et kelbou garant c'est pour ça qu'il est parmi les les meilleurs prophètes et messagers a le dit tout ça il a fait tout cela tout son peuple et son père s'opposa à eux pourquoi liad alqasd d'accord pour la fausse divinité Et il avait quoi que le عقل et comme ce qu'il a vu Allah matla tala al-layl ra'a kawkaba wa laha rabbi parce que le dieu est venu il a vu une étoile le des son peuple un seul à mon seigneur alam ma falaqa wa lahu al-afrid parce que le le nous ont les partis il a dit je sais pas ce qui part parce qu'il avait la lune il a dit est-ce mon seigneur c'est plus grand tu vois non akbar s'pour ça Lorsque il est parti, il a dit si on se nomme guide passe, serait parmi les noms de déségaré. Lorsque le soleil est arrivé, il a dit "Azza akbar". Ça c'est encore plus grand qu'Allah son seigneur. Lorsque il est parti, il a dit, tu vois, dans le sens le dit c'est à, à son peuple, regardez vos unités à part ailleurs viennent, à part ailleurs viennent. Pour le monter par le 'aql. D'accord, par le 'aql. Et quand on dit le 'aql, le 'aql est موافق للشعر. Tab'an, c'est pas les choses par l'aql qui s'opposent à, la, à la à la législation. يقول فانتابي الصفحه نعم مناصبات الايه للباب حيث نفت الايه ونفى كل معبود ليس والله وهذا يتضمن بطلان عباداتهم وانكارهم يدخلوا في هذا كل من توجه الى يهدن الله من قبور واجار وغيره وغيره وغير ذلك اوس ريسيستمان il montre vient pour montrer que la fausseté de toutes ces fausses divinités qu'elles peuvent rien apporter. D'accord Et pouvoir montrer le le blab à faire à ceux qui s'adonnent à cette adoration. Et qu'il s'agisse d'une tombe ou d'un arbre ou de quoi que ce soit. كل سواء. Il y a pas de différence. Il dit "مناسبة الآية التوحيد", le rapport du du verset par rapport au Tawhid. Aïssou d'allat al-ayatu wala an al-tawajjuh ila ghayrillah. الجلب للنفع او ضيف الضرر شرك رفد يتورنير يعتق الله فاطيران بيان او بصر على مال صولات الشرك طيب يقول في الدليل اثامن قال الله تعالى يورج الليل في النهار ويرج وييرج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل نجلي الى جرد مسمى ذلك ربكم والملك والذين يدعون من دونه ما يمكن من قدير ان يدعوهم ليسمعوا دعاءهم لَوْ سَمِعُواْ مَا سْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْ الْخَبِيرُ Dans le verset, il dit celui qui fait rentrer la nuit dans le jour et qui fait rentrer le jour dans la nuit et qui contrôle le soleil et la lune chacun suit son orbite c'est Allah Votre Seigneur, qui est le royaume, et ceux que vous invoquez ou adorez en dehors de lui, ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau des dates. Tu vois la date Quand tu la manges, il y a une petite couche autour, autour du noyau. « À la bonne quête mérée. » Et s'il y a mis les invoques, ils n'entendent pas leur invocation. Et même s'ils si avaient entendu, ils ne sauraient leur répondre. Et ils mettent leur cahier à main, ils mécroiront alors à cette euh, adoration qui leur a été vouée. Et seuls, histoirement là il informe que c'est Anaspire un, un expérimentateur qui vous parle ça c'est Allah azza wa jall c'est tout ce qu'il parle qu'Allah dise la il vous dit dans le shah les kelimat il oblige la nuit dans le jour et il oblige il oblige la nuit dans le jour il ajoute بعض أجزاء احدهما الى الاخر فيزيد احدهما بنقص الاخر c'est-à-dire qu'en fait chacun soit enroulé dans l'autre comme on voit la nuit le dieu qui pas d'un coup il commence à tomber et le jour commence à disparaître progressivement et le jour pareil il commence à monter et il disparaît progressivement voilà ils s'enroulent l'un dans l'autre s'enroulent l'un dans l'autre ad-dūr al-musamma wa yawm al-kiyāmah aw al-maddah allatī yadqa'u aḥaduhumā fī mithli ḥalf falak wa yasna wa ash-shams wa shahr lil-qabr mosquesage laj Je sais pas si manque pas un truc mais je l'ai pas je sais pas ceci. Je sais pas si manque pas un truc ou quoi, j'ai pas saisi là oui, je leur dire. قال ديج المصمم لم لقيه مفهومه ما الباقيه الجمله ما ما قدرت معنى له الملك المالك للعالم المتصرف فيه بتصرف مطلق. C'est lui que le royaume c'est dire qu'il est le roi tout puissant qui a le contrôle absolu. تدعون اي تعبدون وتسالون كتمر هو اللفافه على نواه التمره كومون دي لا بيلكول او دو noyaux de dattes لي يسمعوا دعاءكم عدا في حق الاصنام لي ناجم مادات تي نوبابو دو كاسيون سا بارل دي زيدول كي سون فاصونيه ولو سبعوا ما استجابوا لكم عدا في حق العقلاء من الملائكه والانبياء والصالحين وذلك لانهم وذلك انهم lequ diront à la تحقيق mat tatlubuna minhum samiza wa antadu ne répondraient pas et là il s'agit des ceux qui ont une raison comme les anges comme les adbiers comme les gens pieux même si vous écoutez ils entendraient votre avocation ne pourraient pas vous reverre pas le jour de la quiame yakfuruna bi shirkiikum ay jahaduna wa yunkiruna shirkaikum bihum li yugniyur votre shirk wala nabiy ukam bisr khabir لَا يُعْبِرُكَ بِحَكَكَاتَ الْأُمُورِ وَعَاقِبِهَا وَعَاقِبِهَا مِسْلَ الْخَابِيرُ وَهُوَا اللَّهُ سُبْنَهُ وَتَعَالَى que seul celui qui t'informe de cela c'est un expérimentaire savant et c'est Allah qui sait ce que tu fais là tu n'as pas de ramener par la suite يَا قُلُ فِي شَحَ الْجْمَالِ يُعْبِرُنَ اللَّهُ سُبْنَهُ وَتَعَالَى نَوْ يَدْخُ يدخل النهار في الليل وفياتور هذا ويكسور هذا بحسب دورات الزمان الجاري بقدر الله عليك وفاق إلا فام كيفي rentrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit de façon progressive وأنه هو سخر الشمس والكمرة هذين النيرين والنيلين الذين يحصلوا بهما كثير من المنافع للباشار وَنَذَلِكَ الْقَادِرَ عَلَمِثْ الْحَاذَا وَالْمُسْتَحَكْ لِلُرْبُوْبِيَةً وَالْأُلُوْهِيَةً Et après il informe que c'est lui qui contrôle la nuit et le jour, plutôt le soleil et la nulle, qui sont des créatures qui apportent beaucoup de profit aux hommes, et que le seul qui est capable de faire cela, c'est lui qui mérite d'être adoré. Dans l'أَلُوْبُوْبِيَةً, c'est lui qui, qui, qui revient à la Seigneurie, et l'أُلُوْهِيَةً, l'adoration. كَيْفَ ل وكل معبود سوىه لا يملك كتميرا ولا يسمع دعاء وما من دعاء من دعاه ولو انهم سمعوا للفرض لم يستجيبوا لهم بل يذكرون يوم القيامه اشراكهم واشراككم بهم والله يخبرك عن هذا بعلم وامانه مثل خبير به بعواقي به والله سبحانه وتعالى يقول في الفوائد ان الشمس تجري وتسير وليست ثابته qui en fait, offre le soleil qui se déplace. Le soleil n'est pas fixe comme le coton de Koufar. Ils ignoreront qui ont cru ce qui leur ce qu'on leur, qu leur a dit. La plupart ont renversé Allah dit que c'est le Shams qui se déplace. D'accord. C'est Shams qui se déplace. Fanyan an al-asnam la tamliku li ibadaha. Ne causent aucun tort ni dans ce monde ni dans l'au-delà. Que les idoles ne possèdent aucun bien aucun profit ni au debal en ce dounia ni au dounia de la pensons qu'ils adorent ça listen ana الشرك هو السبب للعداء بين العابدين والمعبودين ce chef sur une cause d'animosité justement entre les dévots et les adorés comme on a dit rabbian yu'khadhu al-ilm min masadirih que la science est prise de ses de sa source depuis sa source yakul munasabat al-aya lilbab حيث دلت الايه ولا نافيل نفس والقدره عن المعبودين دون الله. Ce verset vient pour montrer que ce qui est au dehors d'Allah de n'a aucune capacité. D'accord? Il y a aucun profit à porter aux gens. مراثبه الايه التوحيد حيث دلت الايه ولا ان الدعاء غير الله شرك. Et ce verset indique que l'adoration ou l'invocation pour tout que Allah cela est du shirk. نعم لقدما له طيب سننقف نكتفي بها هذا والحمد لله رب العالمين